Bonsoir Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passager Peux-tu Veux-tu me recevoir Sans trop te déranger Mes potes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir d'abri avec mes amis Pas pour nous les moments perdus en attendant un certain au revoir parce que j'ai la folie Oui, j'ai la folie Oui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 It's yeah. it